Pour revenir, nous demanderons à Ginette Renault de nous offrir des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. Elle inventera des recettes de bonheur à volonté sur une musique d e ciel de mai que tu ne voudras jamais quitter, de la poésie. C'est ce qu'elle nous chante, cette grande dame canadienne. Et sa chanson s'appelle Je t'offrirai des croissants de soleil. Toi qui me quittes avec la levée du jour et qui me laisses dans l'espoir d'un retour. パン Shhh! a p r è Ginette, nous inviterons bien un comédien. Non, il n'est pas vraiment un comédien, mais dans sa prochaine interprétation, Monsieur, je dis bien Monsieur, car il mérite bien son titre, Monsieur Gilbert Bécot va nous faire rire en charriant les chanteurs qui ont dû à interpréter sa composition de Et maintenant. Il passe en ridicule plusieurs grands. Et chanteurs comme Serge Régiani, Serge Lama, é t i e n n e Daro, Joe Dassin, etc. etc. Écoutons-le dans son interprétation de Et maintenant, qui est chanté à sa façon. Écoutons-le. o、oui, e chante. o i Et maintenant. What i l e do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it. I'll t o it. yeah, I'll do it. I'll do a t I'll do it. I'll do it. i e l do it. I'll do it. i e l do it. I'll do it. e I'll do it. I'll do it. I'll do it. Pourquoi, pour qui, e s h o e majeurs qui revient pour rien Julien c l a r e ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, oui, trop fort, Jodassin. チャガダムチャガダム、ケベジュフェア、チャガダムチャガダム、ジュベジュフェア、チャガダムチャガダム、ポンナプル u レー、エティエンダオ。 パシューピシューピシューピシューピシューピシューピシューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピュ あ et, et tu sais, n お前 vraiment,、ah oui, tu sais, vraiment plus rien Bravo, mon cher Gilbert, tu as bien rempli ton rôle d'imitateur. J'ai beaucoup aimé Serge Régiani et Eddy Michel. Ah, c'était super. Julien c l e r c lui, oh, a tout cassé. <rire> on va maintenant à la nouvelle génération. Oui, on laisse la vieille. Et on, on, on, on commence avec Thierry Amiel, qui nous fait une interprétation toute. À la nouvelle mode, écoutons-le dans Cœur Sacré. Sacré de Thierry a miel, Johnny Holiday nous dit à cette très jolie fille qu'il vient de rencontrer s'il l'épouserait, s'il e l si e était un charpentier. Écoutons-le d o n c si j'étais un charpentier. t a i s un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seule avec mes mains. 「とても大きいです。 なに Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer De plaisir, n'est-ce pas la meilleure façon de mourir? La meilleure façon de partir de ce monde? Qu'en pensez-vous? Mourir dans les bras de celle ou de celui qu'on aime, et surtout de plaisir. Mourons de plaisir. Écoutons cette chanson, Mourir de plaisir. 《「こんばん Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime, nous dit Jacqueline François. C'est si bon d'être câliné, ça ne peut pas s'exprimer ce que je peux t'aimer. C'est si doux dans des bras, tu ne peux pas te figurer quand ta main tendrement prend la mienne. Et que tes lèvres ferment les yeux. Les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. <rire> Je vous ai fait rire, hein? Oui, c'est la chanson de Jacqueline François. Tu ne peux pas te figurer. Ah, pardonnez-moi, c'est pas de ma f a u t e j'avais tout juste envie de chanter. Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime, c'est si bon d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer ce que je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras que tu ne peux pas te figurer quand ta main tendrement prend la mienne. Quand tes lèvres me ferment les yeux. Les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh bien non, tu ne peux pas te figurer. C'est encore bien mieux. Ma chambre donne sur le square et d'habitude il y a du bruit, mais tout est différent ce soir et l'on n'entend plus que la nuit. Mets-toi bien contre mon épaule. C'est ton cœur qui bat près du mien. Ce sont tes mains là qui me frôlent. Oh mon amour, comme on est bien. Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être câliné.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 Eh u merveilleux x dirait des mots e、eh、bien non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Ce soir, je vais me permettre un écart volontiers pour vous faire écouter quelque chose, une musique vraiment que j'aime. C'est de Eros Ramassotti et le grand Andrea Bocelli qui va nous interpréter Musica S. Écoutons cette musique. パイプラスチックスに。 い miei penseri spaziano, ed io mi accorgo che, che tutto intorno a me, a me. È la danza regolare di tutti tuoi respiri. う。La festa dei tu 「そういうことか」 Et tout de suite après M. b o n c h e l i et Ramasuti, c'est Charles Aznavour qui nous fera le plaisir de nous chanter Sur ma vie, je t'ai juré un jour. Sur ma vie, Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment. Ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps, ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. なに、ジューン・アミー、ジューン・アミー、ジ Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent, je tiendrai serment malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je Suis l'heure de se quitter. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Toute bonne chose a une fin. Le train est arrivé à sa destination finale. On doit s'arrêter. Je vous quitterai avec un grand regret. Mon cœur est triste. Mais j'ai la chance de vous retrouver sur cette même fréquence, la 820 AM, à 8 heures précises, la semaine prochaine. Car La UDO, dans son programme dominical, a inclus le trait de la musique. Ce programme qui vous fait écouter une grande variété de chansons françaises. Et je suis sûr que celui de ce soir vous a plu. C'est notre moto, plaire à tous nos auditeurs. Et encore une fois, je vous le redis notre numéro de téléphone à la cabine est le suivant 818. 20-25-8-18-20-25. Téléphonez-nous pour nous donner votre opinion. En espagnol, si qu'il、no、y a un problème. Si vous voulez faire une dédicace à votre mari, à votre femme, à votre fils ou fille, faites-nous un coup de fil. Ou sur l'internet, votre animateur Daniel Fouché vous répondra Oui, mon nom C'est Daniel Fouché et mon courrier électronique est le suivant: danielfouché.com ou www.eltreindelamusica.com www, ou la r a d i o u d e o t k Donc vous avez toutes les indications, toutes les informations pour nous contacter. Faites-les, i l vous plaît. Faites-nous avoir vos,、euh, votre opinion. Faites-nous savoir ce que vous voulez. o、okay? k Et je vous salue. Je vous dis bonsoir. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Bonsoir. 私の愛のために、もう一つために、もう一つの愛のために、もう一つのもうもう一つの愛のために、もう一つの愛一つに、もう一つの愛のた一つに、もう一つの愛のた一つに、もう一